Book 2 86ปดสิหคำถามอดีตการสองคำถามอดีตการสองคำถามอดีตกาสอดคำดสด คุณผูกเน็คไทเส้นไหนคุณซื้อรถคันไหนแล้วคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน T'es-tu abonné? À quel journal t'es-tu abonné? คุณได้เห็นใคร Qui avez-vous vu? Qui avez-vous vu? คุณได้พบใคร Qui avez-vous avez rencontré? Qui avez-vous rencontré? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Qui avez-vous reconnu? Qui avez-vous reconnu? คุณ Quand vous êtes-vous levé? Quand vous êtes-vous levé? คุณ Quand avez-vous commencé? Quand avez-vous commencé? ค u ณเสร็จตั้งแต่เมื Quand avez-vous arrêté? Avez arrêté? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Pourquoi êtes-vous êtes -vous êtes devenu instituteur? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Pourquoi avez-vous pris un taxi? Pourquoi avez-vous pris un taxi? D'où êtes-vous venu? D'où êtes-vous venu? คุณไปอยู่ที่ไหนมาคุณไปช่วยใครมาคุณเขียนถึงใคร À qui as-tu écrit À qui as-tu écrit Kun tab k r a À qui as-tu répondu À qui as-tu répondu